Semaine qui nous sépare de notre dernière émission. Déjà quatre semaines que vous êtes affamés et que votre petite et frêle constitution semble vous trahir par cause d'une sévère carence en fibres métallisées et en protéines dites chaotiques. <rire> Heureusement, nous, et a n i m a t e u r s sont de retour et qui plus est encore plus impatient de vous voir trépasser vers un monde encore pire que celui-ci. <rire> Il ne reste plus qu'à enfoncer les derniers clous dans le cercueil et le tour sera joué. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Pauvre cloche. <rire> Soyez prêts, petit peuple de mortels, puisque voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. qui, étant de retour de vacances, ont bien envie de se divertir un peu à vos dépens, histoire de reprendre du service du bon pied, amputé. <rire> Priez pour ne pas y survivre en f o i e et cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we fucking said so. Go. Je ne souhaite pas la b i e n v e n u à cette nouvelle édition de réanimation en ce 9 août de l'heure de Disgrâce 2011. Je suis le Dr. Payne Pandragon et mon assistant Sinistrose is back too. Ben salut, salut, salut. Comment vas-tu? Ben ça va très bien. Et ben, je sais tu n'en as rien à foutre, mais c'est pas grave. Non, non, cette fois-ci, vu que ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Ben pas un an, là, mais. Ben, un an,、ça. un mois, un jour, c'est pas t u n c e s t un... C'est toujours trop long, tu sais, de. Devoir r passer la soirée avec toi. b e n oui. <rire> t tout, o u tout, t e b o n n e choses à une fin, en fin de compte. Effectivement.、Euh, et comme、euh, toi, tu as faim ce soir, on pourrait dire l'inverse d u l'antithèse du proverbe toutes mauvaises choses à une fin aussi. Oui, mais fais-moi pas mourir la première de la nouvelle saison de réanimation. Non. OK. t e n t la deuxième, t o i s bien. La deuxième émission.、Et、oh, la deuxième、okay. émission. Vrai, oui. oui. Je peux attendre jusque-là, c'est juste la semaine prochaine. C'est ça.、Et、ça ne sera que plus、euh, délectable.、Mmh. Hey, Sinistro, ça part de ça.、Euh, on s'est parlé、euh, un petit peu à travers ça. On ne s'est pas vraiment vu, mais、euh, je pense que tu as découvert pas mal de nouvelles choses. Tu as des choses à nous présenter aussi. Je v a i avoir tu sais? un paquet d'affaires. je l'ai、euh, Depuis qu'on s'est quitté la dernière fois, j'ai découvert un paquet d'albums.、Euh, tous p Les u s d é l c t a b l e les uns que les autres. J'ai découvert aussi quelques pourritures. Ah, ben ça. Mais ça, on n'en parle pas ici, Ariel m a s i o n Ben en fait, on peut se permettre de dire ce qu'on n'aime pas. Bon, on n'est pas obligé de dire que c'était pourri. Bon, OK, d'abord. Mais, il y a des fois que c'est pourri. Oui. <rire> Mais en fait, ce soir, on a une é mission chargée parce que t'as des trucs à présenter.、Oui. J'en ai aussi. En fait, je pense qu'au total, on a à peu près cinq albums à présenter. En fait, euh, euh, euh, un, survol、Et、de cinq. Mais j'ai vu, t'avais mis,、euh, Indestructible Noise Command.、Ouais, q u e ça... j'ai découvert pendant mon, mon séjour,、euh... Ben, écoute, moi, j'ai vu cet album-là,、euh, je pense que je l'ai reçu,、euh... Pas trop c e s t p a r spirit of metal, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai reçu bon, des nouveautés qui sortaient. Dit,、ah, voir, bon. <coughs> speed, bon, oh、je disais,、oui, ah,、oh、je suis allé voir, c'est bon, pardon, c'est quand le côté speed, tu sais, b o je me suis dit, bah, je vais essayer ça. Fait que je me suis fait venir, puis,、euh, ah, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure.、Euh, mais en fait, c'est ça, on a quand même une couple d'albums à regarder、euh, tous ensemble ce soir. Mais à l'instant, ce que vous venez d'entendre pour ce retour et premier bloc de réanimation, Pour ce qui sera e le... n en fait, on entame un petit peu à l'avance, mais c'est quand même le retour pour la saison automnale qui va débuter sous peu. Quelqu'un vient de nous appeler, mais là, on est en o n g l e on répond pas. Euh, donc, euh, donc, ce que je disais, c'est qu'on, ce qu'on vient d'écouter à l'instant, il s'agissait de Divine and r i s z y la pièce t h e s t r e e t is Real, que l'on retrouve sur, désolé, cher ami, mais,、euh, nous appeler pendant qu'on est en o n g l e c'est un petit peu dur de répondre.、Euh, fait que t'attendras un peu plus tard. Donc,、euh, The Street is Real, c'est tiré de, du premier album, Bleed the, Thief, Bleed the Fifth, pardon, qui est paru en 2007 sur Century Media,、euh, qui met, entre autres,、euh, le, x c e l l e n t batteur Tim Young, que j'ai vu avec mon père. T'as vu, ouais, t'as vu. Ça, j'en parlais tout à l'heure, du EVMTL, entre autres. T'en as des choses à dire, toi? Ah oui, j'en ai fait beaucoup de choses, e、euh, u i s j'en ai des fait. Des catholiques, des moins catholiques. a o r généralement, ils étaient tous assez tempérés, mais j'en、mm -hmm. ai fait même beaucoup trop.、Euh, juste auparavant, nous avions Fear Factory, la pièce Moment of Impact, que l'on retrouve sur l'album Transgression, qui est paru en 2005 sur Calvin, non Calvin Klein, non mais Calvin、Et、Rick. s'agit Calvin de Rick. De Rick ouais, c'est ça. Euh, Gojira e t la pièce Backbone que l'on retrouve sur From Mars to Sirius qui est paru en 2006 sur Prosthetic Record. Et nous avions ouvert avec une bonne formation typiquement québécoise. Pour ne pas dire montréalaise. Oblivion est la pièce Cursive Currents que l'on retrouve sur c a r n i v o a r Mortal Mouth qui est paru en 1999 sur Hypnotic et qui mettait、euh, fin à la production、euh, studio de cette formation-là. Et en fait aussi à la production tout court de cette formation-là. que moi, je regrette parce que c'est quand même des chics types et c'était une excellente musique. Ceci étant dit,、euh, dans quelques instants, nous aurons la pause publicitaire, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais tu pourrais peut-être nous donner un petit avant-goût de ce qui nous attend après la pause.、Ben、après la pause, ça va être une formation cherbrooquoise,、euh, tu te rappelles?、Euh... Pas du tout. <rire> J'étais allé les voir en spectacle、euh, fin, fin mars,、euh, qui s o r t a i t leur album au début, début avril. C'est la formation Corpius.、Euh, oui. J'ai enfin l'album entre les mains et je vous présente ça après la pause. Bon, ben écoute, on va faire un petit spin-off. On va aller en pause immédiatement, ce qui va nous permettre de finir plus de balance d n s ce poème. Ah oui! <rire> T'sais, on gagne trois minutes à chaque, chaque demi-heure. On ne、ouais, peut pas bon, finir、bon. à moins quart, finalement.、Euh, C'est une blague. On s'en va en pause publicitaire et on revient immédiatement après. What's up, ce s t p a t cossette. Cette année, le Festival Urbain, ça va être la plus grosse édition jamais tenue. Entre autres, danse e pop, g r a f f skateboard, basket, soccer de rue, parkour, slam et surtout plein de bons shows comme on les aime. Avec l'Assemblée, 13ème étage, Samian, n p i e r Soke, Sai, g o d e l a Lune, Autodidacte, d o t h e r J, a y Maybe Watson et plusieurs autres. Viens chercher ton laisser-passer dans les boutiques Pyrénées au coût de 20 dollars ou sur le festivalurbain.com. Une présentation de la v i l l de r o i s v i e r Cogeco, Desjardins et Sifu 89 1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 Well. Bon, j'ai encore brisé la console. Non, on va s t les boutons. Ah, c'est le fameux ou... bouton. Non, c'est un autre cette fois-ci. C'est bien a g r a b l e ça. <rire> Énormément <rire> de magnétisme. <rire> OK, euh, donc, euh, juste faire un topo vite fait de ce qui pourra se passer au côté,、euh, du côté spectacle, parce qu'il y a vraiment, s e m b l e t i l ce qui est officialisé au niveau du Metal f e s t i a h je n'ai pas regardé, s'il y avait à rajouter des bandes. <coughs>、euh... Ben, figure-toi qu'en sortant du e v MTL, le dimanche soir, il v a être pratiquement minuit. À, à la sortie, on a rencontré Sam. OK. Qui était en train de flyer. Il flyait en、ouais. flyer. i n flyer. En flyer. En flyer. f l y away! <rire> et puis,、euh, il me disait justement, il me disait,、ah, il dit, vous irez voir, il dit, ça va être pas mal ça là, qui va être affiché là, bientôt. Fait que v o u allez voir, et donc,、euh, ben moi, je, je, je, je le vois comme en primeur, si on veut.、Là. Le 3 r m e é t e n t le feste, <coughs> pardon, 2011, 1 1 e édition, se commettra. Cette fois-ci, les vendredis 14 et samedi 15 octobre prochains, à la bâtisse industrielle située au 1760 avenue Gilles-Ville-Neuve à Trois-Rivières, et pour、euh, les habitués de la région trifluvienne, c'est dans le parc de l'Expo. Eh,、hey, Seigneur, j'ai fait le test, là. De la porte chez nous à la porte du m é t a l Fest, ça me prend deux minutes et demie à pied. T'es pas mal chanceux, toi? C'est comme fou, hein. Ça va être assez gênant pour y aller cette année. b e n là, je pense que si tu viens <rire> pas, là, tu vas avoir des de sévères r e p r é s e <rire> n t a n s Effectivement. Donc,、euh, voici ce qui est affiché présentement pour、euh, le vendredi: Insurrection, Calter, Les Écorchés, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Beneath the Massacre, Athéiste. Ça, ça risque d'être bien? Oui. Sacrifice, Nepal Death et Cavalera Conspiracy. Ça, c'est le vendredi. Ouais. Un bon line-up. Je vais j o u e une bonne blague parce que c'est exactement la même chose qui est affichée pour le, le samedi. Un espèce de c o n n e r e <rire> Ce sont les groupes qui sont annoncés présentement. Les, les détails、euh, sont à venir pour la conclusion de ce, ce line-up des deux soirs du festival, de même que le prix des billets. Mais quand même, on sait maintenant qu'un athéiste sera là. Oui,、Et、quand j'ai vu ça sur.、Euh... D'annoncer sur le, le, le Facebook de Trois-Rivières m é、ouais, t a l e ça a fait o 1 ans. Ça risque d'être bien, ça.、Oh, oui, absolument. <coughs>、euh, donc, ceci étant dit, Sinistrose, je te, lègue,、euh, je te lègue non pas ce que je ne possède pas, mais bien la parole. Et la p a r o la e l parole va au micro ici. C'est ça pour nous présenter tes obscénités musicales. Eh bien, oui, obscénon, obscénon ici, euh, avec euh, la formation de Sherbrooke、euh, qui a pour titre Corpius. Qui s'est、euh, commis en spectacle ici en mars dernier à l'Acrobar.、Mm -hmm. euh, Prestation que j'ai triplement appréciée. C'était、euh, sans faille, vraiment excellent. C'est、ah、u n、oui? b a n d que j'ai d é c o u v e r t là.、Okay. Puis je viens de recevoir l'album、euh, qui est Gracieuse t ê de Metal Punk en passant. Ah, d'accord. Oui.、Euh, qui est un... Metal Punk? Qui est Metal Punk? C'est un espèce de chic type qui ré réside de son quartier général au coin Saint-Georges et、euh, Saint-Olivier à Trois-Rivières. Ne s'appellerait-il pas Pedro? Genre, style. <rire> non, allez le voir si vous aimez Corpius.、Euh, il y a sûrement des copies euh, restantes euh, à son magasin. Alors, on va entendre les quatre premières pièces、euh, de leur premier album、euh, qui est autoproduit. C'est Shades of Black. Euh, c'est paru sur Maple Metal Records. C'est original comme nom, là. Oui, mais...、Ouais. Enfin, ça aurait pu être Maple Spread Records, mais ça, Maple ça été Metal. Oui,、cool, c'est ça. <rire> ouais, ça.、Ouais. Alors,、euh, tour à tour, nous allons entendre les pièces Shades of Black, On the Edge, Fury et Stigmatized. Alors, allons-y. Voici la formation Corpius. Go! Eh bien, n o u s d'entendre la formation、euh, chèvre-brouquoise、euh, Corpius avec les pièces Stigmatized, Fury, On the Edge et Shades of Black. C'est tiré de l'album Shades of Black, et c'est paru. En 2011, sur Maple Metal Records. Moi, j'ai bien aimé le côté edgy de ça. Ah, c'est, c'est, r e s t c'est, r è s t r è s t r e s t c'est, r è s t c'est, r è s t r e s t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, r e s t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, r e s t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c', c'est, c'est, c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c' Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Fait que tu、ah, peux pas v e r Salut. À la prochaine.、Euh, c'est pas vrai, ça, mon ami. Parce、et、que. e o n vous êtes poigné avec moi encore. Hein, ah, alors... malheureusement. Oh, juste. C'est pas le fun. C'est donc pas le fun, ça.、Euh, comme je le disais en préambule lors de la première intervention,、euh, nous avons pas mal de choses à vous、euh, proposer ce soir et、euh, de ce pas, ben, en fait, de ce disque plutôt. Je vais en proposer une autre. Et je vous laisse le choix de choisir ce que vous voulez entendre chez les auditeurs. Nathalie Simard. Ah, bien, justement, je l'ai apporté.、Hein? Et c'est l'album de Nathalie au maximum. Au maximum? Au maximum de sa platitude. mets ça dans le maximum, mon ami. Ben, j'ai pas le temps. <rire> <rire> non, blague à part,、euh, je vais vous présenter dans quelques instants. Ah,、oh, c é t a i t une blague? Oh. À part. OK, à part.、Euh, ouais, p p tocs, oui, c'est pas pour toi. C'est pour le festival, le Saint-Torpétu,、okay. ça. Voilà. Il se fait du bien de te reposer, toi. T'as l'esprit un peu plus clair. Juste l'esprit.、Uh, un peu plus clair et un peu plus plate aussi, là, mais、ouais. bon. Euh, non.、Euh, veux-tu bien te taire, pauvre <rire> imbécile? Euh,. Qu'est-ce que je disais, là? Je ne l'ai même pas fait exprès. Non, ça, le pire. <P>, c'est <rire> n é a n t t o i de me déranger continuellement.、Euh, non, ce que je vais vous présenter, c'est、euh, trois extraits de 15 secondes de chacun. 15 secondes. <rire> <rire> trois extraits ou trois pièces du.、Euh, ben, en fait, c'est le premier album de cette formation qui porte le nom de Mayan. Moi, je n Toi, je m'en s a c là.、Okay. je veux rien savoir. là. Regarde, écoute, c'est moi qui mène le site, puis à part de ça, tu n'en passeras、hey, même、tabarnou. plus de ta mot de musique. Hey, Tabernouche, écoute-moi bien. Tu <rire> n'as pas parlé de la protection. Non, mais je sais que toi, t a s pas vraiment apprécié ben, ça. Musicalement, oui, c'est juste qu'on m'a dit que quand le gars se m a c h a n t é ça fait prog un peu à la limite power, puis ça, j'avais un peu plus de difficultés. Oui, a s ça, j'étais au courant que t avais un peu plus de difficultés. Moi, personnellement, ce que j'ai aimé beaucoup, justement, c e s t p e u t ê t r e l'approche un peu plus progressive. Plus prog. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Sinistros, e pour une chose. C'est que t'es vraiment un triste crétin. Je sais. Bon. La deuxième domaine, chose avec laquelle. <rire> La deuxième chose avec laquelle je suis d'accord <rire> avec toi, c'est que oui, à l'occasion, le vocal pourrait être un petit peu fatigant. Mais, moi, dans l'ensemble, et c'est rare, je, je, je te le dis, c'est rare que Je serais capable de dire, bah,、bon, écoute, avec un vocal à l'occasion qui me tape ses nerfs, je vais quand même apprécier l'ensemble de l o e u v r e Suramoli, l faire docteur. Je me,、ramollis. non, non, je me raffine. Voilà, c'est l c'est la différence. Tu te pars raffine, s oui, c'est ça. Tu te bouches les oreilles bien comme p o u o i Oui, pis là, je me dis, bah, <rire> tout est bon, j'entends rien. Non, j'ai bien aimé ça. Mais avant que j'arrive à la présentation de, de, de, de ces trois pièces-là, j'aimerais faire une petite incursion dans mon euh, voyage euh, qui... Euh, Au pays des merveilles. Bon, <rire> ça a pratiquement été ça, hein. Euh, mon p'tit e voyage montréalais pour aller assister,、euh, à la deuxième soirée du EVMTL, la soirée proprement dite métal. p a c e t avant, là, ça m i n t é r e s a i t pas partout, là. Non, c'est plastique pas, pas mal, e t ouais. C'est ça, que je m a dit. e、euh, u put. Je peux pas dire de quoi ça avait l'air, je l'ai pas vu, mais c'est pas grave. Mais la deuxième, c'est-à-dire dimanche le 24, j'y étais. Et je peux te dire que j'ai eu toute une sacrée belle journée. Au revoir,、euh, à être surpris par moment, s et,、euh, à être,、euh, surpris tristement par d'autres, mais majoritairement, j'ai bien, bien aimé. Écoute, <coughs> il y avait 19 formations qui,、euh, qui se produisaient sur trois scènes, et je dois avouer que je n'ai pas pu me, me rendre à la scène Budweiser, qui était p o s s i b l e m e n t plus loin. Là, on pouvait retourner en, en retrouvant, entre autres, les d i a m o n d h e a d les Gorgots,、euh, ces bandes-là, parce que c'était, c'était loin. Et, quand tu trouves une bonne place devant la scène, ben, tu la gardes,、hein? Ah, c'est sûr. u、euh, surtout qu'au fur et à mesure que la journée avançait, ben, ça se foulait, ça se foulait, ça se foulait parce que les groupes prenaient en importance. Donc, tu disais un moment donné, ben, si je vais voir l'autre, ça se peut que je revienne puis j'ai plus de place pour le voir, le, le show que je veux voir. Fait, on s'est abstenus. Mais quand même,、euh, j'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des coups de masse. Pis je me gênerais pas pour dire les coups de masse, honnêtement, parce que, Euh, je pense que, généralement, dans la vie, il n'y a pas que les bonnes choses qui doivent être dites. l a première formation qui a joué, c'est,、euh, si je me rappelle bien, je pense que c'est Endast. Formation. Ben, moi, j'avais déjà entendu sur CD. Pis, moi, personnellement, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Non, c'était vraiment pas ma tasse de thé.、Euh, c'est une formation Montréalais, si je ne m'abuse. C'est une formation qui donne dans un core très, ouais, euh,、si. très, très, très poussé. Moi, ce qui me plaît pas du tout, j'ai, j'ai pas embarqué du tout dans le style musical. Bon, point à la ligne, que j'ai pas aimé ça. Il y a eu Times of Grace aussi que j'ai vraiment pas aimé.、Euh, bon, quoi, il faut, faut admettre que c'est quand même relativement, c'est bien fait ce qu'ils font. Mais côté musical, moi, j'ai vraiment pas aimé. Et côté visuel, j'ai encore moins aimé.、Oh. Bon. Fait que ça, c'était comme mes deux, Les deux formations qui, pour moi, m'ont agacé le plus. Il y a eu,、euh, écoute, dans les, les b a n d majors, je ne suis vraiment pas un fan de. Les g u i n é e s c'était quoi, en fin de compte? Je ne l'ai pas vu parce que c'était sur la scène de Budweiser. Ah, OK. Je ne peux vraiment pas te dire ce que c'était.、Okay. Tu aurais bien trop aimé ça, je peux t'en faire un、oui. compte rendu. i r e n non, s û Malheureusement, non, je ne peux pas te le dire.、Euh, je ne peux même pas te dire, si... je n'ai même pas entendu aucun commentaire. Que... <rire> ça veut dire que ça, ça doit se passer de. Ben, il y a même un band qui a dû canceller, q The Sword a cancellé. The Sword a cancellé. Non, on l'a su la journée même parce qu'ils pouvaient pas avoir leur permis de travail. C'est été remplacé par Slaves on Dope.、Et? Qui est pas mal à l'opposé, là. Ben, qui、ça. aurait peut-être fait plus sur l e b i l l e du samedi, ouais, là. Bien sûr. Mais, en tout cas. Mais bon. C'est ce que j'ai su comme cancellation. Bon. Je suis pas i n f a n d e The Children of Bottom, mais vraiment pas. Vraiment pas. Pour moi, c'est une musique qui est beaucoup trop pleine de... De platitude. Ben. De... C'est trop plein de joyeuseté. Ouais, je joyeuseté. Oui, c'est ça. ça. Par contre, j'avais jamais vu le Ben en c h a u Puis, il faut rendre à César ce que i s t'as à César. Ils sont excessivement performants en live.、Euh, c'est des, des musiciens. Ah, i l s sont très pros. Ils sont très, très pros. Mais c'est une performance continuelle, perpétuelle. Et、euh, à un certain moment donné, ben, je trouve que ça devient très lassant. Puis, il y a beaucoup de drôles de, de joyeuseté là-dedans. C'est de joyeuseté. <coughs> Lazarus e d une des premières formations qui a joué.、Euh, je connais le band.、Oh, C'est、euh... comme Depp, un peu. C'est、ah, bon. très trash. C'est US trash. Là.、Ah, ouais. Oh, oui, oui. Puis ça rentrait, mon petit gars. C'était très, très cool d'entendre.、Euh, le deuxième album, je le trouve un peu plus ordinaire. Le premier, quand même, assez bien. Mais live, ça n'avait plus la même amplitude. C'est un band que je ne connais pas t a n tout. C'est、euh, des jeunes trashers qui se donnent, au fond, Puis qui ont l'air à vraiment triper sur scène. Fait que c'était vraiment très, très bon. On s'entend que c'était dans les premières formations, fait que ça joue une trentaine de minutes maximum, tu sais. Girls' School. J'avais jamais vu Girls' School parce que semble-t-il,、euh, le Rockmaster me disait que Girls' School était venu ici, je crois, une seule fois, qui est en 1982. Et,、yes, Seigneur, oui.、Ouais. Je pense que c'était pour la première tournée du premier album.、Euh, la tournée du premier album, devrais-je dire. Ils, ils étaient là. Euh, c'est des, c'est des femmes qui ont une cinquantaine d'années. p i qui rock, euh. Ça、seul. rock, ça rock. Ils nous ont donné tout un super bon show. Ils étaient dedans, ils étaient h e u r e u s e de jouer, ça paraissait,、euh, la voix est bonne live,、euh, le playing est bon. Bon, Jackie avait un petit problème au niveau de, de ses effets, donc, e l l e ne pouvait pas embarquer ce qu'elle voulait, là, quand, quand elle le voulait, mais quand même, elle s'en est bien tirée. Je trouve ça un peu déplorable que, Que les crews n'aient pas été capables de. Ben, en fait, ils n'ont même pas. j a i pas eu l'impression qu'ils ont essayé de régler le problème. En tout cas, c'est un très bon show. N-Trax, écoute, moi j'avais de gros, gros, gros doutes.、Euh, même certaines appréhensions à dire est-ce que Joey b a l a d o n a q u i ressorte des sarcophères Les sarcophères, carrément.、Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire comme job Au début, il n'était même pas question que Scott et a n s o i t là. Oui, a s c'est vrai, ç a il, il était là. Il était là. Joey Belladonna a donné tout un show. Il était en voix. prestation géniale, beaucoup d'énergie. e、euh, écoute, c'est lui et puis le bassiste Bello qui ont donné le show,、ouais. Et ces deux-là, là, ensemble, c'était vraiment cool les voir. Écoute, Scott donne un bon show, là. Il marche moins qu'il marchait à l'époque, a h b e là.、Ah, c'est sûr que les gars rejanissent、mm -hmm. pas quand même, là,、euh, Rob Gagliano était là, il est plus statique, mais lui, il est plus charismatique, statique. puis, b e n Charlie Benante, ben, on le voit pas bien, h e n mais c'était tout. T'as Je h a n s e qu'il y a plus sa coupe afro, comme dans le dam, est-ce que?、Euh, ouais, mais là, o u f e c t i v e m e n t e n fait, sinon, il... Ben, en fait、euh, il y a Joe y Belladonna qui a encore les cheveux longs. C'est pas mal le seul.、Et、les、là. autres ont un c h e v Les cheveux,、euh, ben, Scott qui a plus de cheveux.、Ah, ouais. euh, les autres ont les cheveu x assez court, là. Euh, ben, c'était vraiment bon. Ils ont fait une pièce du nouvel album qui é t a i t à sortir en septembre. p o r le, p o le Ship Music. c'est c é t a i t c'était vraiment bon. Ils ont fait des bons i l s ont fait des bons succès, ils ont réussi à embarquer la, la foule. Ils ont fait des Madhouse et compagnie. Ah oui, ils ont fait,、euh, Anti-Social, ils ont fait Metal Trashing Mad,、euh, ils ont fait,、euh, écoute, ils ont fait plein de bonnes tunes. Ils ont fait Indians,、euh, bon. Fait que ça, c'était un, un super moment aussi. Euh, J'ai l'impression que je vais n o u b l i e r Mais moi, j'allais là,、euh, ah, oh, ouais, là, là. Okay. là principalement pour Morbid Angel. Parce que. Oui, mais je suis pas rendu là, là. J'allais là principalement pour Morbid Angel. C'est ma formation death metal. J'adore ça, surtout que c'est David Vincent, le chanteur-bassiste original qui est de retour. Je suis un fan de Traz Actot. Ce n'était pas、euh, Pete Sandoval qui le remet parce que Pete remet une opération lombaire. C'était Tim Young. Qui a fait l'album aussi. Quelle machine! Mais quelle machine! Écoute, c'est pas pour rien que ce gars-là a, s'est fait attribuer à certains moments le titre de batteur le plus rapide au monde. Il fait des choses à travers d'autres choses qui deviennent peut-être pour le commun des mortels, des, mortels, très, des choses très anadines. Mais, c'est carrant de le voir aller, là, pis c t a i il, il, on d i r e qu'il a 14 bras, ce gars-là, là. là. <rire> Et David Vincent, mais quel showman. o u i c'était un retour pour b o r b i e Danger. Ben, c'était le seul spectacle en Amérique du Nord qu'il y avait.、Mm -hmm. euh, quel showman. Un peu, u n peu imbu de lui-même, je dois le dire. Une attitude, un petit peu hautain.、Ouais. petit peu hautain. Mais ça fit. Ça fit. Puis il y a eu quand même un bon échange avec la, e c r o w d、euh, ils ont joué que de, pratiquement que de vieux succès. Ben, évidemment, dans lesquels ils chantaient sur les albums. Ils ont fait,、euh, une, deux seules tours de l'album, euh, In Loot d e v e n o m Insanus. Deux bonnes pièces. Ils ont fait vraiment des pièces des premiers albums, mais tellement charismatiques et t r a n s a c t e u r s ce gars-là. regarde, c'est, Dieu. C'est Dieu. Tu regardes aller jouer de la guitare, les rendre en transe, ce gars-là, pis u il se donne au bout, l Il est pas statique, là. Pis, regarde, c'était vraiment merveilleux. Euh, Children, euh, pas c h i l d e Ballon, Hope Earth. ça, là, c'était. Semble-t-il que、euh, Michael Arkefeld vous a fait, e、euh, h e a d b a n g u e r p a s de m u s i q u e Oui,、musique. absolument. <rire> Écoute, ce gars-là, là, là、euh, j'en parlais avec Alain, Alain Lefebvre de l'émission Rock Classique,、euh, avec qui j'étais, pis, u、euh, on s'entendait pour dire que c'est Jerry Seinfeld du métal, ce gars-là, là. là. Pour le vrai. Oh, il arrive, C'est un comique. a、oui. oh, mais c'est un pain sans rire,、mm -hmm. tu sais, pis u il amène des, des petites subtilités, des p e t i t s jokes entre les pièces qui,、euh, Il fit juste bien.、Là. La musique est excessivement complexe、mm. par moments. C'est très sérieux. Il peut avoir des moments très extrêmes, comme des moments très calmes, voire très doux.、Euh, il entremêle très bien ça. <rire> Les musiciens sont tous excellents. Mais il est très, très drôle. Parce qu'à un moment donné,、euh, il a dit、euh, Bon, il dit Ok,、euh, c'est un beau festival. On est content d'être à Montréal. Il dit J'aimerais ça. Il dit Essayez de faire quelque chose. Ça vous tente-tu de tout être banni sans musique quand je vais vous le dire Le monde qui est,、well, o u t n e two, three, go. Tout le monde s'est mis à être banni comme des caves avec aucune musique. Aucune musique. Ça a duré quoi, peut-être 15 secondes, je ne sais pas. Il dit, OK, merveilleux. Il dit, vous êtes vraiment merveilleux, mais vous avez l'air un petit peu attardé aussi. <rire> Puis à un moment donné, il dit,、euh, comme ça, la brûle pour point en, en, entre deux pièces, il dit, est-ce que vous nous aimez? Fait que là, le monde est là, ouah. le monde, criait, barquait, disait, oui, oui, on vous aime, c'est bon. i l dit, vous nous aimez vraiment, là? Il dit, vous nous aimez plus? Est-ce que vous nous aimez plus que de la crème glacée en pleine journée d'été, super chaude, là? Fait que le monde était là, regardait en voulant dire, je vous comprends vraiment pas, i t l avait plein de petites subtilités, c'était vraiment un show vraiment extraordinaire. écoute, Kiss, j'avais jamais vu Kiss. Kiss, c e s t un show à voir, là. s e m b l a i t i l c'était un des meilleurs spectacles que Kiss avait donné depuis longtemps. Il s'était donné à fond, u h il euh, avait... Un, tu s a s pétard, ça. Ah, tout, tout, tout, les lance-flammes,、euh, il tirait du bazooka,、euh, écoute, ça avait pas de bon s e n s Gene Simmons est monté sur sa plateforme d'inzer, faire、mm -hmm. son solo de bass, et m'a craché du sang partout, comme, ben, ça doit se faire, évidemment.、Mm -hmm. Il y a un solo de drame, il y a eu une p a u s e où ce que,、euh, Tom, Tommy, j'oublie son nom de famille, l a c t r i s t e qui remplace Ace Freely, avec, e、euh, euh, r i c Senior, on jouait tous les deux, tous les deux seuls, en faisant chacun leur partie de solo, en se mêlant ensemble, avec une mise en scène là-dedans, là. C'était vraiment cool, là. Pis les gars se sont donnés, là. Vraiment, il était en forme, là. Ce fut une belle soirée, une belle journée. Bien. Voilà. Ceci étant dit, j'ai pris beaucoup de micros assez pour qu'on puisse aller、euh, en pause publicitaire. Donc. ça,、bon. euh, ça veut dire, femme d o i e l é m e t t de la musique. o i、ouais, b e n je vais aller en pause publicitaire puis on revient avec la présentation de deux, trois pièces bizarres.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. Bon, on est de retour pour la bonne cause cette fois-ci. Donc,、euh, ce que je vais vous présenter comme,、euh, premier album de la soirée, en fait, extrait de trois pièces extraites du, de cet album, il s'agit de la formation qui vient des Pays-Bas, m a y e n qui donne dans un métal,、euh, je dirais, c'est un dead metal, il y a une grosse tendance progressive.、Ouais. Il y a aussi à l'occasion quelques petits trucs qui font un peu plus gothique dedans. C'est une formation qui, e、euh, qui existe depuis l'an dernier, 2010, qui met entre autres,、euh, Bah, écoute, il、euh, y a Isaac d e l a h a y e qui était ancien guitariste pour God the t r o n e e、euh, Mark Jensen, qui était pour After Forever, deux, deux, deux membres. After de, forever, the、ouais. aussi, euh, Dresen, de... After Forever, s a m d o n t h e power. Ouais. D'ailleurs, y avait le claviériste aussi, Jack Dresson, qui était d'After Forever. Il Y a, a、euh, a r o n Van Wezenbeek, si je le prononce bien, qui était des p i k a entre autres. C'est、ah oui, en, en ligne très power. Oui,、oh, c'est en ligne très très power, mais ça fait pas. Moi, je trouve pas que ça fait power. Donc, c'est le premier album qui porte le titre de Quarter Pass qui est paru sur Nuclear Blast.、Euh, c'est un album qui, je dirais,、euh, relativement long.、Là. On parle de pratiquement 60 minutes là, au total.、Euh, et moi, je présente les trois premières pièces qui sont dans l'ordre Symphony of Aggression, Main Street of Society in the Eyes of the Law, Corruption. En fait, ça, c'est. C'est la première partie d'un espèce e de, de, concept, le, in the eyes of the law of. Et puis,、euh, la troisième pièce qui est la pièce éponyme, Quarter Past. Je vous laisse le, le choix de juger,、euh, quel est,、euh, le style, euh, euh, selon vos connaissances propres et de savoir aussi si cela vous plaît. Moi, j'ai bien aimé. Il Faut aimer le côté progressif, comme on le disait. Mais,、euh, je pense que c'est un album à découvrir. Donc,、euh, à l'instant, Mayan et trois pièces tirées d'album Quarter Past. you <laughs>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 Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur é v é n e m e n t c o r p o r a t i f congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtres, défilés de mode. L'Odyssée Sonorisation fait la location l a l o c a t i o n de l'équipement pour le son, l'éclairage, l a u d i o v i d é o et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée Sonorisation. 971 Runéry e du p e s s y à Trois-Rivières.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 Vestibule Samedi vingt et une heures. m y s p a e c o Vous êtes assez fou pour l'écouter. Oh. 2 0 h 3 2 t u Qui l'est tard? Tu musicalement, ça était quand même très bien. Quand chanter, ouais, euh, mais quand il s'est mal chanté, i n o ouah, o Ça, c'est fatigant. Dans ce temps-là, tu t e n q u ê t e de son, c'est un EQ, puis tu notches partout ce qui est、ah, les hauts médiums. Tu le passes、euh, à double audition, puis tu skips le vocal. Oui, c'est <rire> ça. C'était Mayenne. Et,、euh, e n en fait, j'ai dit trois tout à l'heure, mais c'est parce qu'il y avait une intro là-dessus, là. Trois là, pièces et sept-huit, là. Non, trois pièces et trois-seize. Trois et trois-seize. Ouais, t i r é d a l b u m Quarter Pass qui est paru il y a pas tellement longtemps、euh, sur Nuclear Blast. En fait, on vient d'entendre la pièce Course of Life qui était précédée de l'introduction sur Quarter Pass. m a i n s t r e e t of Society, In the Eyes of the Law Corruption, et nous avions ouvert avec Symphony of Regression, qui est l'album d'ouverture, l'album, la pièce d'ouverture de l'album Quarter Past. Ben, j e v a i s rejeté une oreille plus attentive, parce que musicalement parlant, c'était quand même...、Euh, ah, musicalement parlant, moi je trouve c'est irréprochable, bien, là. Ben,、euh, c'est sûr que je préfère de loin sa version vocale d'être que sa, sa version de vocale il y a、euh, l'air qu'il y avait plusieurs chanteurs,、oh, non, non, ça, non, avait, non, non, Ouais, ouais, il y, y la avait、fille. la petite demoiselle, tantôt,、euh, des Picas. Je pense que c'est la, la fille d e p i c a effectivement. Euh, mais moi, je trouve que c'est un bon album. Ce s t pas un album que moi, j'écoute assis, pour dire j'écoute. Non, je l'écoute debout. Je m'en croise les deux bras et j'attends que ça finisse. C'est ça. Non. En faisant autre chose, je trouve que ça passe très bien. Ouais, en passant balayeuse. <rire>、ouais. En passant balayeuse, <rire> micro-ondes, marche, la lave-vaisselle, la, la sécheuse la laveuse. Ah, tiens, j'ai quelque très chose à grinder dans le salon. <rire> dans le salon. <rire> <rire> tout le monde a un grinder dans le salon qui est latin. Ça veut dire qu'un drone de 45 gallons, <rire> pour e n t e r r i r des plats. Mouin, <rire> mouin, o u tout ça. Ça fait des flammèches en même temps, ça fait tout beau. Ça fait un effet e x t r、oh、a o、ouais. r d i n a i r e o n a trop vu de choses qui nient pas, puis nous autres, pour ça. <rire> o u i c'est probablement <rire> le cas.、Euh, donc, ceci étant dit,、euh, tout à l'heure,、euh, je vous présenterai autre,、euh, trois extraits d'un autre album. Sera On a s a i t une émission、musique. de trois heures, nous autres, genre. Vite de même. p u i l y a de qui dit que, ça?、Hein? Ben, écoute, oui, on est séduit là pour trois heures. Je pense qu'à un certain niveau à une certaine limite, présentement, on va en faire encore bien plus. Ah, c'est ça. Mais、euh, disons trois heures, présentement, c'est correct.、Okay. Je ne dis pas qu'un jour, on ne fera pas une espèce de marathon. Mais, ça sera peut-être intéressant. Mais il ne faudra pas avoir à se lever le lendemain. Ça, c'est plus tough. C'est plus dur, ça. Du、euh, c'est surtout que.、Euh, Pas trop court dans les marathons. Mais oui, o e u marathon, s ça implique trois disciplines, là, généralement. Oui, du trash, du black et du death. Voilà,、eh, c'est、ouais, ça. Et voilà, <rire> un marathon. <rire> Excellent. Vois, ça, je, te, je, je le réitère, ça a vraiment fait du bien de te reposer. Tu es,、euh, es plus très vite. Tu es très plate. C'est l'air du nord,、aussi. c e s t C'est ça. L'air du sud, c'est pas bon. Non, non, je sais pas ça. C'est、oui. l'air nordique, effectivement. Je respecte ça m toute la journée quand je travaille, quand je reviens. Une bouffée d'air nordique. <rire>、euh, côté spectacle, toujours、euh, à Trois-Rivières.、Euh, lundi, le 15 août, c'est-à-dire lundi prochain. Ben oui. Trois-Rivières Metal présente au Rock c a f é l e s t a g e Miserindex, Unbreakable Hatred, The Discords et Fuck the Middle East, qui se veut un hommage, tribute à Stormtrooper of Death. Dans lequel、euh, notre ami Jeff joue en,、ouais, en, en l'occurrence.、Ouais, ouais, ouais. euh, C'est.、Euh, écoute, Miserendex, là,、euh, tout é t a i s pas là au Metal Fest. Bien, il va probablement être là l e l tombe、là. en vacances,、ouais, C'est、ouais. écœurant live. Ils ont attrapé leur niveau de croisière, ce, ce band-là, qui est.、Euh, je vais passer ça un petit peu, là, les orages et tout, là.、Euh, ils, ont, ils ont atteint un, un niveau. dirais de croisière, mais c'est plus que ça. Un niveau de s p e e d b o a t qui est assez écœurant. Dernier album、euh, est vraiment super bon. Live l'année passée, on m'a tout fait ça. C'était、ouais, vraiment, rend... vraiment bon. Donc,、euh, pour y assister, ça coûtera 10$. C'est à 19h et c'est pour tous. C'est et... 10 ou 20? C'est à 10h. Ça coûte 10$. C'est à 19h e s c'est pour tous. OK. Et puis,、euh, semble-t-il qu'il y a un souper barbecue sur la terrasse dès 17h. C'est bien. Ça, je sais pas, là. a、ah、non, non plus.、Okay. C'est bien, c'est. Donc,、euh, ça, c'est à venir.、Euh, et puis,、euh, le samedi 24 septembre, toujours à Café Les t a g e une autre présentation de Trois-Vières-Métales. C'est Cryptic Halling, o b s c u r c i s o b s c u r c s s s Romancia. ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom, yes, là. Oui, le Seigneur, oui. o、oui. b、euh, s c u r c i s s s Romancia, e u Enigmist et e Arès. Donc,、euh, il en coûtera 10 dollars. C'est à 19 heures et c'est pour tous. Et apparemment qu'au mois de novembre, il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent,、euh C'est que Céphalic Carnage dans l'eau avec euh, Havoc. Euh, oui, effectivement. C'est quoi,、oui, oui. quoi aussi Il y a deux bandes que je connais plus ou moins. Là.、Euh, Goat Ore et.、Euh, ah, Goat o r Oui, Goat、ah, Ore、ouais. va être là avec Havoc.、Euh, Céphalic Carnage et Exium. Ah ouais, ouais. D'ailleurs,、euh, la semaine prochaine,、mmh. euh, je vous propose、euh, de présenter le nouveau Exium. No, euh, All g o d s No Glory, qui, ça rentre dedans. Ça rentre dedans.、Ah, ben, ah. On va avoir ça au r o c k a f e r de stage le 5 novembre, si je trouve. Ah, mais Ça ça serait action,、ouais. ça serait quelque choquant. e z o n e Goat War, Cephalic, s t c a r n a g e puis Avoc.、Euh, ah, Ça devrait être quoi, Avoc?、Oh, oh, ça v a être quoi, Ça va, va être super est... bon. Ça, ça au moins. Yes, sir. Donc,、euh, ceci étant dit,、euh, Sinistros, it's up to you. It's up to me. Ben,、euh, je ne vous présenterai pas、euh, mon deuxième album tout de suite. C'est trop gêné. Hein? Ben non, Ben c'est trop, trop pesé. Trop doom、ah. euh, pour le mettre tout de suite. Je ne veux pas vous endormir épouvantablement là, vous assommer à coup de. Non, en plus, ça, ça va être de Back in Time. Oui, Back in Time. Il、euh, y a un petit peu de. de Spur,、ouais. de, de, de, Oui, c'est ça.、Euh, je choisis un, un petit volet plus、euh, trashy、mm -hmm. avec、euh, des classiques、euh, comme Seven Churches ou Flag of Eight. Ou. o h Possess et d c、yes, r é a t e u r Bien sûr. Avec les pièces Evil Warriors Possess et d、uh, e Flag of Hate de Creator. Ça va être suivi de Disciple, the Slayer et on va terminer avec、uh, Double Tap Suicide de Doth. Yes, oui. Alors on commence avec、uh, Possess, Evil Warriors tiré de Seven Churches. Go,、uh, go. s Eh、hey, oui, formation américaine、euh, Doth. Et、euh, ne pas confondre avec la bière du même nom dans Les Simpsons. d o n Barney est un fervent adept. e、euh, Oui, un fervent admirateur. <rire> oui. C'était la pièce Double Tap Suicide. C'est tiré du tout dernier album、euh, qui est intitulé tout simplement Doth. C'est p a r u en 2010 sur Sensory Media. C'est un très bon album. Très, très bon album. Ouais, très bon album. Euh, tout juste avant, on a eu la、euh, légendaire,、euh, inconnue、euh, Petit groupe prometteur. Petit groupe prometteur, Slayer, avec la pièce Disciple. C'est tiré de Godhead a s a l l paru en 2001 sur American Recordings. C'est pas le meilleur album, c'est pas un album qui va passer. Très, très、euh, euh, aux aux annales de la musique, mais c'est. un très bon album. i e n correct.、Euh, on a eu Creator, avec la pièce Flag of Eight,、euh, qui est paru initialement sur le EP Flag of Eight.、Euh, En 86, c'est réédité sur,、euh, le d o u b l e le CD, Pleasure to Kill. En 2009, c'est sur Noise Racer. Ça, je suis content.、Euh, ça faisait longtemps que j'entendais parler de ce groupe-là. Je suis content d'avoir connu ça. Oui, c'est bien.、Euh, c'est nouveau, ça? Ben, ben oui, ben, le chanteur, m i l l i Petrosa, qui s'appelle.、Ouais. Ben i l promet, là. Oui, oui, c'est avec, c'est un artiste. Ça a s u r v e i l l e r là. Ils ont eu quelques petits démos avant, là. <rire> un... en, enemy of God et.、Euh, <rire> qui est un démo avant t <rire> un <ouais, rire> démo. <c 'est> <rire> oui, on va surveiller de près. e h bien, on a eu,、euh, la formation, u、euh, n e autre formation prometteuse,、euh, qui vient du B.A.R.E.A.,、euh, s'appelle、euh, Possessed, avec、yeah! la pièce、euh, Evil Warriors. C'est、euh, tiré de leur premier meilleur album, Seven Churches. Oh,、okay, que oui. Qui est paru en 1985 sur Combat r e c o r d s Quel bon album! Ça, faut que tu te le procures en vinyle, hein. En vinyle, oui, mais c'est assez difficile à trouver. Mais、euh... je pense que Back on Black, ils l'ont ressorti. Ils l'ont ressorti, Il puis que... c e s t un vinyle rouge. Il va falloir que je, je, je bidouille ça avec notre Pete National. Oui, tout à fait. Je... Il est sûrement Il... capable d'avoir ça, Pierre. Normalement, tu lui demandes de quoi, puis. Il dit oui ou ben non. non? Oui, c'est ça. Généralement, c'est non. Là, ou、maintenant. à m e n s e i l l e r mon sinistro. <rire> oui, c'est vrai. Moi aussi, il me répond ça. Je vais essayer mon sinistro. <rire> ça,、okay. ça va pas bien. Celui-là <rire> est en train de prendre la vedette arrière de l'émission. La...、Voilà, <rire> ah ouais, semble-t-il que oui. Il、euh, n'y a pas de vedette ici. Non, il y a juste des micros. <rire> oui, c'est ça. Des micros qui, eux autres, seraient probablement les vedettes pour subir toutes nos insanités、oh. verbales. côté BCI, Brave Concert International, les spectacles à venir sont ce vendredi. Misery Index, en compagnie de The Last Felony, Unbreakable Hatred. C'est a u f o f o n d s é l e c t r i q u e C'est à 19 heures. Il en coûtera 15 et 20 taxes incluses. Ben, moi, je vais y aller lundi à Trois-Rivières. Tu te rallonges si tu voudras, toi. Ben oui. e、euh, u pis si possible, va donc le plus loin possible, ça te prendra encore plus de temps pour revenir. Ben, si justement, le steak est pas bien loin de chez vous, ça, hein? Ouais, ouais, Non, ça déménagé, <rire> c'est rendu en Alaska. <rire>、euh, c'est, à peine, là. Ça, ça vient de se faire. C'est là-bas. <rire> c'est ça. En o i Oui. Tu vois pas, faut que je me tape une raide dans l'unge, moi, là, là. Oui, mais ils fournissent les raquettes. Ben, ben, allez passer mon ski, d o u le bord. C'est cela. Donc, les billets pour Miser Index, c'est disponible via admission.、Euh, si vous voulez aller voir une soirée canadienne avec h e m o r t i m a r s Avec, à ce invité, Emman Lamarge! Et comme présentateur, nul autre que ce c h i e Louis、Monsieur、Bilodeau! <rire> Louis Emman Lamarge! <rire> non, Emman Lamarge seront au euh, Metropolis euh, samedi le 13 août, donc c'est ce week-end. Euh, des、euh, week euh, 20h30, euh, il en coûtera 30 dollars 72 et 35 et 10 plus taxes pour y assister. C'est pour tous、euh, via Ticketmaster. Il n'y a pas encore n'y a pas d'autres bandes annoncées. C'est ça, Écoute, on est quasiment à la veille là, du show, puis l n'y a toujours pas de bandes annoncées. À moins qu'Amon Amar s e i t décidé de donner un spectacle de trois heures. Là, ah non, c'est peut-être Amon, Amar, p a i s en première ça, partie, ça, Amon Amar. Oui,、ah, ça se pourrait, c'est vrai. Et Louis Boulodon. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> Qui a compté 40 de ses meilleures blagues entre、oui. les s e、euh, s i n i s t r o sera sûrement partant pour aller voir Kaamelott. Oui. Oui, je sais que tu. Moi, veux... je v o t e pour Arthur. Ouais, ben, ben, moi, je vais voter pour Lancelot. OK. On, on, on se c o n n La reine. Non, je vais être... voter pour.、Euh, non, non, non c'est trop facile de voter pour Lancelot. Je vais va, va voter pour que...、euh, Perceval. Ouais, perceval, c'est parce qu'il est peut-être, il est peut-être peut encore parti chercher son graal. Mais non, il est revenu. Ah, il est revenu. Ben oui. Donc, une belle soirée avec k a m e l o t ainsi que les formations Hilestorm, Blackguard et Diagoniste. Ça, ce sera au Club Soda le vendredi du 2 septembre d e 19h. Il en coûtera 25 et 46 et 29,84 et 84 plus taxes pour y assister. Il y a des b i l l e t s VIP à la porte de 17h au coût de 60 plus taxes. Et c'est disponible via la billetterie du Club Soda. Grave, Blood Red Throne, Pathology et Gigan seront le dimanche 4 septembre prochain au petit campus. Il en coûtera 20 <coughs> et 25 taxé inclus e s via admission. Arch Enemy, Devil Driver, Skeleton Witch et、euh, Ktonic,、euh, c'est ça, c'est bien cela? Ktonic,、euh, je vois Ça se prononce Tonic. Tonic. C'est un band de Taïwan que je présente l'album la semaine prochaine. Es-tu sérieux? Oui, monsieur. C'est quel genre de band, ça? Si vous aimez Cradle of Fields, Mais、okay. avec une touche euh, exotique, euh, avec un peu de folklore、euh, ben, asiatique. Je présume. C'est ça. Ah oui? c Et s ça, ça, ça se prononce tonic. Tonic. OK. Ça, ça s'écrit tonic, là. Donc, quand ils ont créé le mot, le nom, ben, ils ont fait deux frappes de trop. C'est ça. OK. Puis ils étaient t r p t r o t p pour les effacer. Mais、euh, t e s s a y e r a s de le prononcer en taïwanais? Mais, ben, écoute, je parle quand, quand, quand, facilement le taïwanais. Ça se prononce. Je... On ne veut pas le savoir. Non. Donc,、euh, eux autres, là,、euh, Arch Enemy et compagnie seront、euh, le 13 septembre et 19h30 au Metropolis, au coût de 30 et 72, 35 et 10 plus taxes.、Euh, c'est pour tous, c'est disponible via Ticatmaster, CatAtonia, Evans Cry, o n b i n g dimanche Evans 10... Cry? Oui. Ça existe encore, ça? Ben, j'imagine s'ils sont là. D'accord. Ou b e、euh, n c'est une blague. Ah, ah, ah, ah. T'as p a s n t dû. Euh, donc, c'est le 18 septembre au f o f o u n e s Électriques, au coût de 20 et 25 taxé inclus, c'est disponible via admission. Evergrey, s a b a t o n Power Glove et de Absence, c'est mercredi 21 septembre au f o f o u n e s Électriques,、euh, e u coûtera 20 et 25 taxé inclus via admission. Enslave, Ghost, Alceste, jeudi 29 septembre, le s 19h au Café Campus, au coût de 20 et 25 taxé inclus via admission. Et un spectacle que Sinistros et moi se faisons un doigt d o i g t d'honneur d'y、yes. assister. <rire> un très gros doigt d o i g t d'honneur, mais. Se faisons, un... même, je ne sais pas. D'où le doigt d o i g t d'honneur, c'est notre honneur. Tout à fait. On se fait un devoir d'y aller en courant et de même d'avoir acheté déjà nos billets. Pour les brûler. Pour les brûler lors d'une soirée où, le, où on fera quelques contes d'incantations au clair de lune.、Oui. Ingui Malmsteen. Oh, ouais. Hey, ça, là. Ça se peut-tu? Non, mais r e garde ce gars-là, là. Qui v e n d e ses guitares, là. Puis qui a r r ê t e de nous écœurer. C'est ça. OK? I、Avec、see、invité. the light tonight. Ouais, ben, pas moins. <rire> Puis, c'est marqué plus groupe invité. Puis, sais-tu pourquoi que c'est pas encore défini? Parce qu'il n'y en a pas un maudit qui <rire> va <veux> aller loin <rire> pour lui. Ha ha ha! Bref, n o n c e s t peut-être Malmsteen qui ne veut pas voir la première partie parce qu'il doit sélectionner t u s les guitaristes pas bons. Oui, c'est ça, ça. <rire> effectivement. Donc,、euh, si ça vous tente d'aller passer une soirée à entendre des guitares braillées puis des gammes patatoniques par-dessus. Patatoniques. p a r d e s s u s d'autres choses épouvantablement plates à entendre, b e n allez voir a Égoui Malmsteen pour、hey, voir c o u m n t ça se p a Comment? Ça paraît-tu qu'on aime ça? Oui. Ça, je conviens allègrement qu'on sait pratiquement de diffamation aussi,、mm -hmm. sur les autres. Mais c'est pas bon! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas bon! Je connais pas personne comme ça.、Euh, pas personne, donc tu connais quelqu'un? Si tu connais pas personne. Je connais, je ne connais personne、ah, qui aime ça. <rire> qui aime cet artiste. L'artiste est un artiste. artiste, est t artiste. T artiste. <rire> donc,、euh, il sera le 18 octobre au Club Soda au coup de Ben Trop c h e r t 30 et 70, et s 35 et 10. <rire> tant qu'à faire, on s a i des potins, i l est donc bien rendu gros en plus. Je e n sais pas de quoi il a l'air. <rire> Ça vaudrait la peine d'aller voir pour être capable d'en reparler. Non, non, ne garde pas ton temps ici. Donc, c'est un spectacle qui est pour tous. Les billets sont disponibles. l e billets sont disponibles. l e billets du Club Soda, voici ta petite fille. Je pense qu'il n'y a pas un adulte qui va aller v o i r ça. Tu s toi. Les enfants vont sortir de l'ampleur, C'est certain. Ils vont être désillusionnés pour le restant de leur vie. On va en faire des locumènes. Bon, d'accord.、Bon, okay. Trêve de plaisanterie. Maintenant, je vous présente ma deuxième présentation. C'est un pli o u nas, e pratiquement.、Euh, qui est de la formation polonaise décapitée, t o d Polonaise? Pas、oui. une gang de cornichons. u n autre gang de cornichons. On Ils sont à la net, c o m m e b a d e r s Les autres sont straight p i k、oh, e a c'est straight pikes.、Ouais. Euh, Les cornichons décapités. Je pense qu'ils le sont pas mal. o、oui. En tout cas. Écoute, a,、euh, on s'entend que la formation est loin d'être ce qu'elle a déjà été au niveau du line-up parce qu'il ne reste que,、euh, Qu'un、euh, tornichon, pas mal. <rire> <rire> Il reste seulement les guitaristes vagues de la formation originale. Ils ne sont que trois maintenant. Et,、euh, deux des membres, soit le chanteur et le batteur,、euh, ont joint la formation seulement que depuis 2009. On sait que,、euh, le batteur original,、euh, Wetech,、euh, malheureusement, est décédé dans un accident d'autobus lors d'une tournée.、Euh, ça, ah oui, c'est... Il y a une couple d'années, ça me semble.、Euh, je pense qu'il est mort. En 2007. 2007. Ouais. 2007, oui, effectivement. Le, le nouvel album de, de Captain i e d w a porte le titre de Carnival is Forever. Je trouve que le titre est vraiment bon. C'est un petit peu moins, je, disais, je dirais, death metal, raw death metal que ça l'était.、Euh, C'est beaucoup plus d'arrangements. C'est plus. Ça a été sablé, là, au 120, là. Ça n'a、okay. pas été, ça n'a pas été arrêté au 40, là. Tu sais, tu comprends? Ça、okay, c e s t e au 120 direct. Ouais. C'est intéressant. Moi, je trouve que l'album, initialement, la première fois que je l'ai écouté, je trouvais qu'il faisait même, à la rigueur, un petit peu cyber. Mais, je l'ai réécouté. Est-ce q u r rapport à ça, t'as une nouvelle vague dans le d e t tu de, Honnêtement, je peux pas te dire. t s a avec la Morbid Angel, Sceptic Show. Je sais et, pas. Mais finalement, je l'ai réécouté pis pas tant que ça、okay. uh, Sinistros. Pis je trouve que c'est un bon album. Il s'écoute bien, il est très bien produit. Donc, on va se taper trois pièces, qui sont les trois premières. Respectivement de Knife, United et Carnival is Forever. Euh, donc, euh, moi, je pense que les auditeurs qui sont amateurs de death metal sur l'ensemble du se terme, vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître et vont apprécier. S'ils ne le connaissent pas déjà. Si ce n'est pas le cas, ben, tant pis pour、si、vous. Ce n'est pas le cas, ça sera une salle de s a r v i c e C'est tout. Donc,、euh, j'avais-tu de quoi passer, moi-même? Non, je l'avais faite la pub.、Euh... C'est marqué ici, je l'ai faite.、Si、je ne signes... suis pas? Non, je ne suis plus. Je v a i t a p t e r t o u Go!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 d e Capitator.、Euh, écoutez, on s'excuse un peu. Il y a eu un problème technique qui a fait qu'il y a eu ce grand blank.、Euh, on ne sait pas pourquoi l e c d s'est carrément arrêté à un certain moment donné. On a, c e r t a i n m o m e n t donnés. C'est beau d'essayer sur d'autres. Ça ne voulait pas rembarquer, mais finalement, c'est revenu. On est désolé, mais ce sont des impondérables de, de, du live. Un impondérable.、Euh, ouais, c'est ça. Ouvre-moi pas de porte, toi. Non, je vais vite à la reformer d'en face. D'accord. Donc, la formation polonaise Décapité d'Haute, qui, e、euh, s t une formation qui existe quand même depuis 1996, qui a reconnu certains tumultes au sein de son alignement pour des raisons qui sont parfois même a s s e dramatiques, comme la mort de l'ancien batteur en 2007 et, u、euh, n remaniement,、euh, allé jusqu'en 2009 au niveau des membres, surtout au niveau de, ben, du, du batteur, évidemment. Et、euh, du chanteur.、Euh, c'est le dernier album qui est paru il y a quelques semaines, qui porte le nom de Carnival s Forever. Moi, je, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, je pense que cet album-là est excellent.、Euh, je pense que cet album-là vaut la peine d'être découvert. Et il faut se donner, peut-être que c'est fait dans, dans mon cas, il faut se donner un certain、euh, temps d'écoute pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Parce qu'initialement, C'est pas le décapité étude vraiment qu'on a connu, là, qui,、euh, qui, était beaucoup plus cru, beaucoup plus,、euh, death metal,、euh, dans sa plus pure et simple expression, mais... Dans son plus simple appareil. appara. Appara? Oui.、Oh, appara, en plus. e、euh, u ben, c'est effectivement le cas. Euh, donc,、euh, c'est <coughs> paru sur Nuclear Blast, et on a entendu,、euh, successivement, en fait, à l'instant, on entendait Carnivals Forever, qui est la pièce titre de l'album. C'était précédé de United, Et nous avons ouvert avec la pièce d'ouverture qui est The Knife.、Euh, moi, en tout cas, je le recommande. C'est une excellente production en plus. Puis c'est une approche qui est beaucoup plus, par moment, un petit peu plus spa spatiale, je dirais.、Euh, c'est ar des arrangements qui sont plus poussés.、Euh, c'est une atmosphère qui est aussi différente. Donc, ça peut être intéressant,、euh, de, de, de, faire le comparatif avec la, n c i e n d de é c a p i t a t o d e t aujourd'hui. Mais je pense que les deux ont comme bien évolué finalement. Bref,、euh, il est 21h32. Je vous rappelle que, que, que, que le Trois-Rivières Metal Fest se tiendra les vendredis 14 et samedi 15 octobre prochain à la bâtisse industrielle ici même à Trois-Rivières située au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve et que vous pourrez voir, entre autres, maintenant ce qui est annoncé. Et tout à l'heure, j'ai fait une blague parce qu'il n'y a pas de distinction présentement encore entre le vendredi et samedi. Les formations qui sont annoncées, annoncées sont celles-ci. Insurrection, Calter, Les Écorchés, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Beneath the Massacre, Athéiste, Sacrifice, Napalm Death et Cavalera Conspiracy. Il n'y a pas encore de détails au niveau du prix des billets. i l y, y aura, sûrement des forfaits deux soirs encore cette année. J'ai pas vraiment e il n'y a pas encore de détails d'annoncer officiellement. Mais、euh, dites-vous que ça s'en vient et assez rapidement parce que, quand même, on, dans peu de temps, on va atteindre la mi-août. Donc, ça devrait logiquement être、euh, des informations qui nous soient, sont communiquées、euh, dans des délais assez courts. s i n e s t r e u s s i Hé! Il m'incombe de clore cette é m i s s i o n Ou pratiquement. Ben oui. Ben oui. Ben oui, effectivement. Et tu vas nous faire ça sur une note beaucoup plus funeste. Beaucoup, beaucoup funèbre aussi. Oui. Oui. Avec un band、euh, anglais qui a pour nom Electric Wizard. Oui. C'est un album du début 2011 qui s'appelle Black Masses. Ça,、so, i l s a i m e n t l e d o s Ils vont être contents. Ils vont être très contents. Bon. Alors,、euh, tour à tour, trois premières pièces de l'album. C'est des pièces assez longues, de 6 à 8 minutes chacune.、Mm -hmm. a l o r s on va y aller avec e u c'est pas la pièce titre exacte, c'est Black m a s s parce que c'est une messe noire.、Mm -hmm. Pendant que l'album, c'est les messe s noires. Ah, d'accord. En s u i t e ça va être Venus in Fears and the Night Child. Alors, on y va tout de suite avec Electric Wizard et la pièce Black m a s s Certainement. you h o e s comment avez-vous trouvé Electric Wizard? Génial. C'est très bon. Très, très bon. J'avais entendu une pièce ou deux auparavant, mais c'est vraiment bon. C'est dans le lourd et p s y c h é d é l i q u e hein? Oui, tout,、euh, à tout à fait. Tout fait. à Hypnotisant. Bien, en fait, je regarderai sur s Metal Archives, puis c'est leur influence au niveau des, des lyrics. C'est Lovecraft,、ouais. l'horreur, l'occultisme, euh. Qu'est-ce qu'il y avait? Je m'en avais plus vu. Et la drogue, oui. Tu sais, <rire> je n'ai pas de bizarre. Non,、oh, mais j'imagine, tu sais, quelqu'un qui prend des substances quelconques.、Euh... Oui, il doit partir en, en mode p l a n r e Oui,、oh, ouais, c'est clair.、Oh, I'm、ouais. flying. I'm <rire> flying away. I'm <rire> flying away. <rire> eh bien, c'était la formation euh, anglaise euh, du UK. Electric Wizard, avec les respectivement, les pièces de Night Child, Venus and Fuse et Black Mass. C'est tiré d'album Black Masses, qui est paru plus tôt cette année, en 2011, bien sûr, sur Rise Above Records. Eh bien, c'est ce qui clôt notre、euh, émission. Tout à fait. La semaine prochaine, on se retrouve.、Euh, et c'est la fête à Sinistros.、Eh、ben oui,、prochaine. la semaine prochaine, imaginez. Sinistros e fêtera à Ranimation. Donc. Je vais、euh, fêter mon 175e anniversaire. Effectivement. Et、ah. je vous invite tous à lui donner 100 000 chacun. Ah, ouais, tu l'as l'affaire, toi. <rire> oui, c'est parce que j a prends p 90 Ah,、ouais, c'est pas grave. Et autant donc... rester quand même pas pire. Bon, mais s'il y a. C'est parce qu'il y a deux auditeurs qui nous écoutent. Il f a i t juste 200 000. b y e Je prends 90%, bon, moi, je a te l a i s s e 80%. Je n'aurai pas eu le temps de vous présenter i n d e s t r u c t a b l e Noise Command. Je remets ça la semaine prochaine. Et je vous présenterai aussi le nouvel album d e x h u m et quelques trucs malsains aussi à travers ça. On va se laisser sur une dernière pièce de Cannibal Corpse to decompose. Et en attendant, allez tous vous faire foutre. Ciao et go. We emptied a p u r t a b l e left to be one with the dirt again To decompose, it all will end in the dirt again He started the j o u r n i e g of the compass It's time to play almost in one away k Or is it so m u l e to score good up the f l o muscle r To decompose, I n then the play almost will e Taking on the send i every i g a it h the sun, away Not to be born b u t t h a dirt again. t o d e c o m p o s e It all e n d s a n dirt then again. One of the rest are removed from the skin. Collecting the paper to impale. Scott has got l o take the p e r s o f to h file. t o d e c o m p o s e when the p l a s t i e is not n a big fall. s u g up a s a board of the e i g t seven to the sun. Set up hitting four more a o a number of the cars. Taking on the inner gun of every single car. Think of what the s t u o l e r was to run. Fascination with the dead Burned by brutally d i s s o l v e d c o n s t a n the b l o of killing all he sees Revenge always gets involved